Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons de l'été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Découvrez la plus belle et la plus drôle histoire d'amour de tout l'univers. Imaginez que l'humanité ait été obligée de quitter la Terre et que quelqu'un ait oublié d'éteindre le dernier robot. Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine. Le soin de nettoyer la Terre. Voici Wally, -E, le dernier robot sur Terre, programmé pour nettoyer notre planète. Mais au bout de ces longues années, il a révélé un petit défaut technique une personnalité. Wow! Il est extrêmement curieux. Elle S'appelle Eve. Ils n'ont pas les mêmes circuits, mais cela n'empêchera pas Wally d'essayer d'établir le contact. Il est maintenant prêt à traverser l'univers pour retrouver l'unique amour de sa vie. Wally! w a Wally, -E, un des plus beaux Disney de ces dernières années, un film d'Andrew Stanton, un DVD Buena Vista.